Nouveau rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable inventée, je vous l'avais dit, par Louis-Lazare Zamenoff il y a 120 ans. Donc Cette émission, comme les précédentes, comprendra un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de la langue universelle, la suite du discours du chef Sittol et enfin l'actualité. Mais d'abord, un peu de musique. Aujourd'hui, nous serons accompagnés par un groupe catalan, Caï Tiel Plou, c'est-à-dire etc. Il sole dell'aclaratel, e lì da, mire bene lo sattaccio, Kaj lì da, c'è l'uso mo' costi, e lì da, c'è il mio è stasci. Régis, tu nous expliques aujourd'hui, je crois, la suite de la règle numéro 6 sur la conjugaison. Oui, tout à fait Pierre. Donc, lors de la dernière émission, nous avions vu les temps simples. Aujourd'hui, je vais vous présenter les temps composés. Donc, le participe présent actif, on l'exprime en, en mettant la terminaison « ant ». Par exemple, « chantant »,« cantanta ». Si on veut utiliser le participe présent passif, on mettra la terminaison « at », donc « Étant chanté ou qu'on chante, on dira « cantata ». Pour le participe passé actif, on utilise la terminaison « int ». Donc, ayant chanté « cantinta ». Et pour le participe passé passif, on utilise la terminaison « it ». Donc, ayant été chanté ou qu'on a chanté, on dira « cantita ». Le participe futur actif, on utilise la terminaison « ont ». Donc, « devant ». Devant chanter ou qui chantera, on le traduira par cantonta. Enfin, pour le participe futur passif, on utilise la terminaison haute. Donc, devant être chanté ou qu'on chantera, on le traduira par cantota. Donc, pour la voix passive, on utilise la combinaison du verbe être, donc esti, et du participe présent ou passé du verbe passif donné. Par exemple, un exemple, pour dire la porte est fermée, La porto estas fermita. Merci, Régis. Euh, Catherine, dis-moi où en étions-nous de l'histoire de l'espéranto? Alors, nous avions vu que, à partir du congrès de Boulogne-sur-Mer en 1905, les espérantistes du monde entier se donnent rendez-vous tous les ans. C'est Genève en 1906 et Cambridge en 1907. Mais je crois qu'à cette époque, il y a quelques dissensions. Vous vous souvenez de Louis de Beaufront qui a porté le mouvement espérantiste français et pris ainsi le relais des Russes Eh bien, il exprime un désaccord de fond avec Zamenhof. Pour lui, l'espéranto n'est qu'une langue et il rejette son côté idéaliste. Zamenhof lui répond « Avec un tel espéranto qui servirait exclusivement des buts commerciaux et d'ordre pratique, nous n'avons rien de commun ». Louis de Beaufront, je crois, lâche alors l'espéranto pour créer son propre projet de langue internationale. Exactement. Ce projet, il l'appelle IDO. On peut dire qu'il est né d'une trahison. Et même s'il n'aboutit pas, il secoue le monde de l'espéranto. Malgré tout, le quatrième congrès international qui a lieu à Dresde est un beau succès. Et on y fonde l'Association universelle pour l'espéranto, OEA, pour répondre aux besoins d'unité. Que devient le mouvement IDISTE Eh bien, comme les idistes sont des réformateurs innés, leur langue finit par s'éparpiller dans différents projets. Teutonique, universal, médial, novial, interlingua, occidental. Bon, cela prouve que la perfection est inaccessible. Louis de Beaufront abandonne lui-même le mouvement qu'il a créé. Il se retire dans la Somme et il meurt abandonné de tous en 1935. Et quelles sont les conséquences de ces schismes entre espérantoïdos Le résultat le plus important de cette crise est la création d'Ouéa, dont le siège est alors à Genève, et qui, trois mois après sa création, compte 1300 cotisants et plus de 300 délégués dans diverses grandes villes. Nous accueillons aujourd'hui Sylvette. Sylvette, peux-tu nous dire ce que l'espéranto t'a apporté Saluton, bonne matenon. Adhérente au club espérantiste de Bourg, je rentre de République tchèque d'où je viens de passer une semaine avec quelques espérantistes français de Lyon, Paris et Michel également espérantiste au club de Bourg. Une semaine internationale de parole 2009, en espéranto bien évidemment. Internazia par Oliga Domilnao, à Dobrovice, près de Prague. Je ne parle pas très bien l'espéranto, toutefois cette semaine a été très bénéfique car euh, en totale immersion avec des espérantistes chèques, il n'était nullement question de crocodider, selon le terme espérantiste, c'est-à-dire parler notre langue natale, donc pour moi le français, bien sûr. Une bonne solution pour progresser. Cette semaine, non seulement hein, très profitable pour améliorer l'espéranto, a été riche en différents domaines. De nombreuses rencontres, visites de pays, Prague et alentours, participation à spectacle pragois, une soirée rencontre avec un groupe d'espérantistes slovaques et polonais, Kotopo, Kotopo, etc., etc. Et toujours guidé, accompagné par des, des espérantistes locaux De surcroît très jeune. Le plus grand plaisir fut de rencontrer des étrangers sans barrière de langue, échanger, se comprendre et sensationnel. Une remarque importante et encourageante beaucoup de jeunes espérantistes ont été rencontrés tout au long de cette semaine. Ils apprennent l'espéranto et communiquent entre eux via Internet et non par des clubs. Ils sont nombreux à travers le monde entier, tra la mondo provoque des rencontres dans des pays. dans différents pays et cela est très beau et encourageant. La musique est universelle, pourquoi pas se comprendre entre les différents peuples. L'espéranto, une langue neutre, une langue de paix est la solution. Serai vidéo. Merci Sylvette. En 1854, rappelez-vous, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. « Si nous vous vendons notre terre, vous devez vous rappeler et enseigner à vos enfants que les rivières sont nos sœurs et aussi les vôtres. » Tiam vides vos montrés à la rivérolle, la tenerezsons saman. Alors vous devrez montrer pour les rivières la même tendresse. Kian vi montras al faratinovia. Que vous montrez pour votre sœur. Nitzia, es que la blanca homo ne comprenas ni an Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. lauli Pour lui. Ter parcelo similas al alia. Une parcelle de terre ressemble à une autre. Char liestas al llandano qui u al venas dum nocte car il est un étranger qui arrive dans la nuit kai el prenas el la terre quion li besonas. Et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre est nas fratino. La terre n'est pas sa sœur. Sed li a Mais son ennemi. Tial post kiam li conqueris. C'est pourquoi, lorsqu'il l'a conquise et épuisée, il va plus loin. Régis, c'est à ton tour de nous présenter les actualités de l'espéranto Oui, aujourd'hui je vais vous présenter quelques rencontres espérantistes qui ont lieu en cette fin d'année. Donc pour passer dans la nouvelle année dans des meilleures conditions, je vais vous présenter d'abord trois rencontres qui ont lieu assez proches de chez nous. Donc une rencontre qui s'appelle Yes, qui se fera du 26 décembre au 3 janvier à Zakopane en Pologne et qui rassemblera plusieurs centaines de jeunes. Et puis encore plus proche, deux autres rencontres en Allemagne, donc la À Nordlingen en Bavière, donc l'Internatia Festivalo et à Sarrebruck la Noviara Rencontigio. Donc c'est des rencontres qui ont lieu du 27 décembre au 3 janvier et qui euh, souvent sont l'objet de, de où il y a des cours, des spectacles, des visites de la ville et de la région. Si vous voulez vous réchauffer, par contre, vous pouvez aller du côté du Brésil, où du 7 au 11 janvier, il y aura la Noviara Rencontijo, organisée par les jeunes euh, espérantistes brésiliens, pas loin de São Paulo. Et c'est vraiment, vous voulez, vous voulez vraiment euh, euh, étudier la langue profondément, je vous dirais que du 10 au 23 janvier, se tiendra à Sydney la... Australia Esperanto Sommerco Saro 2010. donc ça sera euh, pratiquement trois semaines de cours, de leçons mais aussi euh, de moments pour profiter de la plage, du festival de Sydney donc vous euh, voyez qu'il y a beaucoup de rencontres très intéressantes dans le milieu espérantiste donc pour finir je vous souhaite tout d'abord un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année Felician Christmas Kai et bonnes Festoin. Et à l'année prochaine, dis la venanta yaro.